Visite du professeur davachi au Luxembourg Le lundi 26 octobre dernier, à l'invitation de la communauté Baha'i de Luxembourg, nous avons eu le plaisir de recevoir la visite d'une personnalité imminente, le Dr davachi professeur de cardiologie infantile au New York Medical College et consultant auprès des Nations Unies et pour l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Outre ses nombreux travaux et publications en matière médicale, monsieur Davachi a consacré une bonne partie de sa carrière à la définition de moyens efficaces de prévention des maladies actuelles liées aux maux de notre société, le sida, la drogue, l'alcoolisme, la violence. Il a été consultant pour de nombreux pays et a beaucoup servi, notamment en Afrique. Au cours de ses nombreux voyages à travers le monde, il a rencontré des chefs d'État parlementaire, ministre de la Santé de la justice et de l'éducation et à partout prôner une approche holistique de l'éducation des enfants, en insistant sur l'urgence d'intégrer dans les programmes éducatifs nationaux les valeurs morales à inculquer aux enfants dès leur plus jeune âge. Monsieur Davachi nous a fait bénéficier de ses connaissances et expériences enrichissantes au cours de la conférence qu'il a présenté au Centre Bahai et qui portait sur les valeurs morales et éthiques dans l'éducation, une approche scientifique. En voici les idées maîtresses. Le monde affronte actuellement une profonde crise de nature morale et spirituelle qui se manifeste par l'abus d'alcool et de drogues, le sida et l'ensemble des préjugés générateurs de violence Quand on est médecin, on sait que le plus important est de faire le bon diagnostic et de donner le traitement approprié à la maladie identifiée. Si l'on voit que le traitement ne conduit pas à la guérison, mais que la maladie continue à s'aggraver, il faut alors se rendre à l'évidence que le traitement choisi n'était pas le bon et en changer sans tarder. Il en est de même face aux maux de notre société. C'est si la maladie de notre société et d'ordre moral, aucune réponse militaire ou policière, aussi forte soit-elle, ne pourra arrêter ce mal. La réponse doit être aussi d'ordre moral. M. Davachi raconte comment, dans un pays d'Asie qui rencontrait de graves problèmes de trafic et de consommation de drogue, La politique répressive était d'une grande sévérité. Chez nous, lui avait dit le ministre de la Justice, on ne tergiverse pas. La peine de mort est requise si l'on vous arrête, si l'on vous arrête avec quelques grammes de drogue sur vous. Monsieur Davachi a alors demandé: Et vous avez exécuté de nombreuses personnes depuis la promulgation de cette loi Le ministre répond fièrement: Oui, beaucoup. M. Davachi demande alors « Et avez-vous noté une diminution de la consommation de drogues Le ministre, un peu embarrassé, répond « Je dois avouer que non, au contraire. Nos statistiques augmentent de façon alarmante. » Et M. Davachi de conclure que l'aspirine est certes un excellent médicament, mais donner seulement de l'aspirine pour une angine ne résout pas le problème. « Il existe deux types de forces, nous dit-il. » Qui nous gouvernent dans la vie. La force externe c'est celle de la société, la police. Elle n'est pas là pour améliorer le caractère des gens, mais pour la protection de la société et la punition. Mais quelle que soit la sévérité de cette force externe, elle ne suffit pas à prévenir tous les maux de notre société. L'autre force est de nature interne, elle est notre conscience. C'est elle qu'il faut promouvoir. C'est elle qui est notre véritable rempart. Seule l'éducation morale peut renforcer cette force interne et apporter le changement fondamental dans le comportement des hommes qui permettrait de soigner efficacement et prévenir ces maladies de notre société. Mais il s'agit de savoir de quelle morale parlons-nous. Nous sommes face à des problèmes de dimension planétaire. Il y a par exemple 70 millions de personnes atteintes du sida dans le monde. En Afrique du Sud, il y a 600 personnes qui en meurent chaque jour. Le virus n'en connaît pas de frontières. La violence générée par la perte de tous repères moraux n'est pas l'apanage d'une seule société. Toutes les sociétés du monde sont confrontées à la même problématique. De plus... Nos sociétés sont de plus en plus multiculturelles, alors choisir telle ou telle moralité risque de ne pas convenir à une partie de la société. Donc, il s'agit d'identifier quelques valeurs de nature universelle qui correspondraient aux attentes tous et qui permettraient l'acquisition de vertus prônées par toutes les cultures. Quel gouvernement responsable ne souhaite pas que son peuple se développe dans une société juste et morale Aucun. Tous les gouvernements sont accablés par la gravité des statistiques et recherchent des réponses appropriées. Il est de leur responsabilité de mettre en place ces cursus d'éducation morale dans les programmes des écoles, car cette éducation doit commencer très tôt. La formation du caractère est pratiquement finie à la puberté, même si notre caractère continue à s'affiner tout au long de notre vie. Le changer radicalement devient très difficile, voire impossible, après la puberté. Les enfants ont plusieurs sortes de capacités, physiques, intellectuelles, morales et spirituelles. Si l'on considère la manière dont nos systèmes scolaires sont organisés actuellement, tous les efforts portent sur le développement des deux premières capacités, les physiques et intellectuelles. Très peu est consacré au reste. Ce déséquilibre est la cause de la crise morale et spirituelle de notre monde. L'éducation spirituelle est de la responsabilité de la famille en fonction de leur religion, mais l'éducation morale est de la responsabilité des gouvernements. Alors quelles sont ces valeurs essentielles et universelles à développer dans nos systèmes scolaires Leur absence est la cause de chacun des problèmes dont nous entendons parler chaque jour l'intégrité la véracité être digne de confiance la générosité la compassion la justice la poursuite de l'excellence le respect de soi et des autres le service des autres l'unité et l'unité dans la diversité davachi insiste beaucoup sur l'éducation au principe d'unité dans la diversité car nous dit-il partout dans le monde L'intolérance et les préjugés religieux, ratios, économiques et sociaux conduisent à la violence et dégénèrent en guerre dans de nombreux endroits de la planète. Pour prévenir cela, il nous faut changer la culture de haine, perpétuée jusqu'à présent en culture d'unité. Si nous sommes la haine, nous ne pouvons récolter que de la haine. si nous voulons, Si nous voulons vivre dans la paix et la sécurité... Il faut semer la graine de l'unité en enseignant que la diversité est richesse mutuelle et doit être glorifiée. Considérez l'homme comme une mine riche en pierres précieuses d'une valeur inestimable. Seule l'éducation peut l'amener à enlivrer les trésors et permettre à l'humanité d'en profiter.